Jadoul, c'est 30% d'humour, 60% de sympathie et 20% de folie. Euh, attendez, ça fait pas 100% ça 18h-20h, c'est Jadoule. Jadoul. Jadoul avec 10% de mauvaise foi. Merci d'avoir choisi Jadul. 16h... Euh, non, 16h, 19h, ça c'était durant l'été. 18h, 20h, on est en direct sur Ilareth FM, on est partout avec vous. On se fait plaisir 106-8 à Bruxelles. Merci de vous être branché. Et vous pouvez nous écouter aussi en podcast sur iTunes. Oui, c'est nouveau. Vous vous branchez, vous tapez Jadul et vous nous trouvez... Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter dès le début ou si vous voulez faire découvrir à vos proches et que voilà, on est lundi euh, à 14h, vous vous branchez sur iTunes, vous tapez Jadul et vous avez l'émission en podcast. Deuxième émission avec un nouveau que l'on vous présente ce soir, Terrence, comment ça va Ça va super, et toi En forme, alors la semaine ça a été bah, Ça a été, j'ai fait ma, ma rentrée scolaire à ah, l'université oula, université, ça m'arrête À la haute école Ok Alors euh, ben voilà, c'est un gros changement, gros changement quand même par rapport à la secondaire, c'est pas du tout la même chose. Euh, disons que le cours ben j'en ai pas quoi. <rire> C'est-à-dire que le prof parle, il faut écrire, il faut retenir, savoir qu'est-ce qui est important, ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Et j'ai vraiment du mal à savoir ce qui est important. Est-ce que son âne s'appelle Franklin, est-ce qu'il faut l'écrire ou je sais pas. Faut vraiment. synthétiser, il faut, faut synthétiser une prise de notes et c'est pas facile. C'est ça. Mais il y a des profs qui voilà qui, qui insistent sur certains mots donc on sait qu'on doit écrire mais alors il y en a on sait vraiment pas ce qui est important dans ce qu'il dit. Donc c'est pas toujours facile voilà. Ah ben, Franchement D'un côté ça me fait beaucoup rire Parce que ça ne m'étonne pas Que tu mettes le doigt sur cette difficulté là euh, Parce qu'on va te faire par exemple dans la même phrase Tiens il y a une réunion Tu es le bienvenu et il y a des bonbons. La seule chose que tu Deux vas retenir, retenir c'est qu'il y a les bonbons. Ah bah tout à fait. <rire> Exactement. Voilà. Et tu vas plus retenir l'heure de fin de la réunion que l'heure d'arrivée. voilà, c'est <rire> ça. Tu risques plus d'être en retard. Puis dès la première semaine, il y a déjà eu plein de trucs, genre les bars, les guindas et tout ça. Ah donc, bah bon. oui. Bah, et oui, alors, ça va T'es tombé dans les pièges ou... Euh, non, pour ça non, ça va. Ça va, ça va. Ah bah, euh... Il y a un inconnu qui a dormi chez moi. <rire> Mais attends, le pauvre... Il était euh, Il était totalement dans le mal, d'accord okay. il était presque en train de s'évanouir. Et euh, t'as les chefs bleus qui font... Oh, Yvonne prendre le train quand même je dis non il va pas reprendre le train dans cet état là c'est pas possible et j'ai mon cote est juste à côté de chez moi donc je l'ai installé dans mon cote je l'ai gonflé un matelas c'est gentil hein. et il a dormi chez moi parce que voilà c'est quand même C'est plus, plus sympathique pour lui C'est plus sympa Quel bon hôte Merci de m'avoir hébergé euh, Pas et de souci <rire> Dans la suite de cette émission On va avoir les news de la semaine Comme d'habitude Le perdu sur internet. On va vous faire découvrir Un petit peu Les, les faces cachées euh, De ce qu'on a pu euh, trouver En se perdant littéralement Sur internet Ça t'est jamais arrivé Genre tu te balades Un moment sur, sur, internet, sur Youtube Et puis on trouve des trucs What the fuck C'est ça, ça Ouais non, tout le temps Et en parlant de choses What the fuck Il y aura aussi ta chronique Terence dans quelques instants Tu vas oui. euh, nous montrer Des objets insolites Enfin nous montrer Nous parler de, Nous parler, Prouver l'existence de trucs auxquels on ne s'y attend pas du tout Voilà, exactement Et ça sent le kebab, attention je vous le dis euh, Et dans la suite on aura également euh, les tech news Tout ce qui s'est passé, alors évidemment on va parler du nouvel iPhone Qui est sorti, euh, faut-il l'acheter, faut-il s'en méfier On en parlera dans quelques instants avec également euh, Plein de belles choses qui arrivent et on va jouer à Bruxelles à l'appel D'ici, euh, d'ici 19h Ouais on a encore le temps, on est ensemble jusqu'à 20h Merci d'avoir choisi l'émission qui vous accompagne le samedi soir Jadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadj 8h20, c'est Jadoul. Vous écoutez Jadoul 3, 2, 1... Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine Dans les news de la semaine, on a activé notre radar à bêtises On a ouvert un journal, alors pour vous dire On reçoit une pile de journal de 20 kilos au studio Et on épluche tout Et pour vous dire cette errance qu'il a fait non, je... non, Toujours euh, moi, toujours moi vous, vous nous connaissez, on tape juste info insolite Et on vous lit tout ça, non je plaisante On va vous parler de l'Allemagne Un avion de chasse de l'armée a perdu quelque chose Mais un truc de dingue Je dois deviner c'est quoi Quand je te dis ouais, ouais, qu'ils qu ont perdu quelque chose C'est un truc auquel on ne s'attend vraiment pas Sur un vol, euh, on va dire, normal Qu'est-ce que l'armée a perdu en plein vol Est-ce que je peux demander genre des indices du genre est-ce que c'est électronique mmh, Oui. Ce n'est pas, pas de l'électronique. Euh, euh, ce n'est pas de l'électronique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tenir dans une main Non. Est-ce que c'est quelque chose que l'on porte, des vêtements Non. Est-ce que c'est euh, <rire> est -ce est un animal Non, c'est technique. C'est un objet oui. C'est un objet qui se trouve normalement dans un avion Oui. Dans le code euh, cockpit oh, Non, non, c'est mieux que non, non le... C'est un truc qui se trouve sur les ailes peut-être Ouais Un, réacteur non, un, un réservoir un, d'essence un... En ah. fait ils ont perdu deux réservoirs d'essence pesant chacun 130 kg en ah ouais, plein vol Bah T'as un bon. mec qui est sur la route il trouve ça il se dit ah oh, trop bien, clair, de l'essence gratuit <rire> 130 kg, pas mal C'est un peu ça le problème, donc en fait l'accident ah, heureusement n'a fait aucun blessé mais ce jeudi l'armée de l'air allemande a déclaré que deux réservoirs de carburant d'un de ces avions de chasse s'était détaché, les deux cuves ont été euh, accidentellement éjectées en plein vol, et ça c'est une info que nous rapporte le Parisien, alors c'était lors d'un exercice, et bon bah euh, voilà, le nord de l'Allemagne a dû un petit peu éviter un réservoir comme ça qui vient du <rire> ciel, c'est quand même sympa, non <rire> Ça s'est écrasé où, tu sais pas euh, Ça s'est écrasé, ils étaient environ à 6000 mètres d'altitude lorsque les réservoirs ont été largués vers 15h40, ils étaient tous les deux vides, mais leur poids et également euh, voilà, c'est quand même 130 kg et plus ouais. la vitesse et tout ça euh, ils sont tombés quand même dans un champ donc ah. pas pas sur euh, ouais pas en plein milieu d'une ville pas à le berlin temps. tu vois <rire> c est, c est ça aurait été un petit peu compliqué on vous rassure tu tout... il a dû faire la taille du champ <rire> un cratère c'est où mon champ c'est ça <rire> euh, d'ailleurs oui euh, j'avais parlé durant l'été qu'ils allaient euh, un, inva invahir non ça se dit pas envahir, envahir. La, faire une invasion en tout, tout cas dans compliqué. la zone 51 tu vois l'endroit le, oui. le plus oui privés des Etats-Unis. Oui, oui, On va encore un petit peu vous donner des nouvelles de ça. Normalement ça a eu lieu, il y en a qui disent que ça n'a pas eu lieu. Mais ça fait un moment que je vois tourner sur les réseaux un événement sur Facebook où ils mettent venez envahir la zone 51 et il y a plein plein plein de gens qui ont liké la page, ça fait un gros, gros On débat. découvre ça dans un instant, ça se passe. Dans Jadoul. Jadoul, 18 h 20 Merci d'avoir choisi Jadoul, 18h, 20h, nouvelle horaire et surtout nouvelle formule avec plein de séquences, on va vraiment se marrer, il y a plein de choses qui arrivent, la suite des news insolites, le perdu sur l'internet, la chronique de Terrence dans quelques instants, bref, vous restez branchés, on s'occupe de tout, ça se passe sur le 106-8, merci d'être là. Jad, -jadoul. 18h, 20h, c'est Jadoul. Jadoul. <rire> Jadoul, mais Jadoul, mais qu'est-ce que tu fous Ah ce jadoul, mais tu exagères mon vieux Tu as remarqué heures, heures. Ouais bah déjà euh, tu ne me coupes pas <rire> poly, euh, Hein Je dis il est impoli ah Oui il a un poly, est impoli c'est incroyable mais Alors figure-toi qu'on va maintenant aller jusqu'en Australie Puisqu'on continue nos news insolites Et euh, là en Australie je vais te parler d'un randonneur <rire> figure-toi qu'il rampe durant deux jours avec la jambe brisée avant d'être secouru. C'est-à-dire qu'il a passé 48 heures avec sa jambe brisée en plein milieu de la forêt il était en train de faire une remontée à pied euh, en 40 minutes et il a mis à peu près 2 jours pour redescendre en rampant le quinquagénaire a été évidemment assez à euh, euh, rude épreuve et les secours sont venus à son aide il est maintenant à l'hôpital, sa jambe va bien sa santé va bien mais sa jambe brisée après avoir fait une chute d'une cascade euh, ben, euh, cet homme de 54 54 ans c'est retrouvé dans une situation très délicate puisqu'il était tout seul mais il a du mais... courage en plus 54 ans quand même quoi bah, bah, je, dirais, ça. je peux pas dire que c'est vieux 54 ans ça va mais je veux dire quand même quoi mais le souci c'est la... Ah, la seule fois où c'est plus dur de descendre une montagne que de la monter quand même hein. mais en fait je pense que 54 ans c'est le moment enfin désolé si il y en a de 54 ans qui nous écoutent profitez parce que c'est le moment où, où tu vos vois la sang va vous se briser et vous aurez une bonne santé tu vois euh, à un moment tu vois à 20 ans tu dis ah j'ai plus 20 ans et t'es un peu plus Essoufflé 40 ans ça va Tu fais pas les choses Que tu faisais Quand t'étais encore plus jeune Mais je pense que 53 ans C'est la période Juste avant Que tu te diminues Physiquement non ouais. Pour ceux qui S'entretiennent un peu moins Après moi je connais des gens À 80 80 malais, Ils sont ultra en ouais, forme non, et Ma tout. mamie elle fait des squats Et tout hein. Non. Non. Si je te jure Elle a quel âge elle, super... elle a appris à ma soeur à faire des abdos <rire> Je te jure Elle a presque 90 ans Non elle a 90 ans Non non tiens Elle fait des squats et... Elle est incroyable Mais elle est trop bien Je te jure C'est incroyable Elle marche hyper vite et tout, Elle est super dynamique Et des fois on lui dit Mais mamie calme-toi S'il te plaît enfin, ne, ne te donne non, vraiment, pas autant. Elle est très jeune Dans sa tête Et dans son corps Elle est Mais ça c'est incroyable enfin, C'est super C'est tout ce qu'on peut souhaiter Mais Évidemment ouais. euh, Aux gens euh, quand ils vieillissent En fait je pense que Ce qui te donne le coup de vieux C'est euh, arrêter l'activité le... Tu vois ouais, que D'un jour au lendemain J'ai travaillé Dans une maison de retraite Pendant un an ah ouais. J'ai fait euh, animateur Dans une maison de retraite Pendant un an Pas animateur radio Faire de l'animation Des activités Et je peux te C'est à partir du moment où tu ne travailles plus que tu dépéris il y a des personnes dans la maison de retraite qui marchent tous les jours ils ont 95 ans et ils marchent tous les jours il y en a une elle a 100, 101 ans elle marche elle est même pas en chaise roulante elle parle normalement alors que tu as des, des personnes âgées qui ont 67 ans 68 ans et qui sont qui sont morts quoi hein, qui sont ouais. pas morts mais je veux dire mais ils s'entretiennent euh, pas quoi. quoi voilà et c'est le que... fait de vraiment bouger qui, qui te garde en vie en fait mais ce matin enfin tu vas me dire ça n'a rien à voir mais si il euh, y avait un clip je pense que c'est Afrojack euh, We got that cool et en fait C'est des vieux en train de danser dans une piscine, ils font de l'aquagym et ça me fait tellement mourir de rire ce clip. Et je me dis bah oui, il faut maintenir les personnes âgées dans une activité physique pour qu'ils puissent un petit mais peu exactement. bouger Et surtout si c'est dans une piscine, ça peut un petit mais peu plus les intéresser. Mon papy, bon je vais raconter ma vie, je suis désolé oui, on est là pour ça jusqu'à 20h. <rire> <heures. rire> mon papy, qui était médecin, une fois qu'il arrêtait de travailler, il était cloué au lit et puis euh, il est décédé quand même 20 ans après, mais c'est vraiment à partir du moment où il arrêtait de travailler, où il savait plus rien faire. Quoi. Mm -hmm. Vraiment, il, nous a aidé à il a aidé mes parents à construire la maison quand il travaillait encore il arrêtait de travailler il savait même plus prendre la voiture eh ben maintenant, si il, vous êtes il savait plus rien faire si vous êtes en train d'écrire le wikipédia de Terrence, eh Terrence vous avez toutes les informations nécessaires à construire voilà. votre article et jusqu'à 20h il va continuer à vous raconter sa vie et peut-être que vous connaîtrez la marque de son caleçon carrément dans quelques instants et vous pouvez découvrir ça sur j'aime la vie de Terrence.org voilà. <rire> il y a une organisation derrière et vous pouvez évidemment nous envoyer tous vos sms on les lit en direct 0488 106 800 j'avoue Très bas, parce que toi c'est moi. Dans un instant, on fait un débat sur le nouvel iPhone 11 et on va également parler de la mise à jour iOS. Euh, IOS 13, je pense, on en est déjà à celui-là. Et ça se passe dans un instant, vous pouvez déjà réagir, peut-être participer au débat. 0488, 106, 800, vous envoyez un SMS et on lit tout ça en direct dans un instant. You. Merci d'avoir choisi Jadoul, 18h20, bienvenue. 8h20h, c'est Jadoule. Jadoul. Et maintenant on va passer à notre tech news Alors la tech news c'est quoi C'est pas du tout une danse ni un genre de musique C'est absolument l'actualité de La, la technologie. technologie Oh là là on est synchro on l'a dit en même temps ça, On est trop trop BFF Evidemment <rire> oh Amour éternel sans divorce euh, Alors figure-toi je vais te parler de l'iPhone 11 Alors Pour ceux qui nous ont écouté la semaine passée On va pas faire le même débat Donc euh, la semaine passée on s'est dit tiens il est sorti euh, Qui quoi comment pourquoi Là on va plus faire un débat sur par rapport aux autres smartphones et par rapport aux précédents est-ce que ça valait la peine et surtout maintenant, et ça, ça, ça concerne tous les utilisateurs d'iPad, d'iPod et d'iPhone vous avez la mise à jour euh, iOS qui est sortie mm -hmm. et je l'ai faite personnellement ah, alors je tiens à dire il euh, y a quelques différences euh, alors si je peux, euh, ici te les montres en studio déjà les différences c'est euh, au niveau du volume quand tu montes ouais. et que tu augmentes le volume ça apparaît maintenant là-haut ah. c'est plus en plein milieu de l'écran ça c'est bien parce que quand tu regardes des vidéos c'est toujours super énervant énervant quand tu veux monter le son de la vidéo, ça ouais. se met en plein milieu, tu vois plus la rien galère. de la vidéo, tu dois recommencer <rire> la vidéo. C'est ça. bien. Et oui, on a un mode dark, donc c'est-à-dire qu qu'à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, mm -hmm. ton téléphone se met dans un affichage sombre et tout devient euh, en noir. C'est oh. le dark mode. Mais ils avaient déjà fait ça, mais c'était pas mis en noir. J'ai l'impression que ma voix crépite un petit peu, non euh, bah, euh, bah, fais des vocalises si tu veux. Ah, ah, ah, ah. Non, ça va. Donc, je disais, euh, ils avaient déjà fait déjà fait ça mais en fait il mettait un, un plan nuit tu sais pour euh, que la lumière n'attaque pas tes yeux ah oui le light tu... shift le light shift mais ça, ça, ça. ça devenait en fait plus jaune comme image ouais. mais là en fait c'est tout ton iPhone qui devient euh, noir. de couleur noire mm -hmm. et euh, même les sms c'est assez impressionnant tu vois tu t'as tout tes cartes sur les réseaux quoi sur les réseaux ça reste blanc euh, normal quoi sur les réseaux sur les réseaux il a que par sms que ça devient noir ah, sur ah, les réseaux en fait non là, les applications tu dois régler dedans pour que ça se mette en noir après facebook je sais pas non je vais dedans ça reste blanc après t'as peut-être un moyen d'activer un dark mode aussi Dessus. mais voilà il y a déjà cette grande différence et euh, c'est aussi original hein, quand tu regardes après euh, tu as les notifications aussi qui s'affichent en noir et tout euh, mm -hmm. c'est vraiment gadget hein. la mise ouais. à jour elle ouais, est euh, gadget est... déjà rien que les mises à jour d'habitude en général <rire> ouais, ça ça. ils se demandent de faire une mise à jour il n'y a rien qui change en disant que c'est plus puissant mieux, mais nous on le, on le remarque pas en tout cas en tant qu'utilisateur une mise à jour qui me plaît quand même c'est euh, les photos l'application photo ouais. euh, est beaucoup mieux faite en fait ils ont tout changé donc quand tu pousses sur une photo c'est plus du tout euh, le même type d'affichage et euh, le partage aussi tout a changé et c'est vachement plus sympa euh, j'irai voir bah, je ferai alors la mise à jour et ça c'est cool non, et par non. contre je voulais dire aussi que sur le nouvel iPhone l'iPhone 11 il euh, y a un objectif qui est ultra grand angle oui et ça honnêtement le résultat est plutôt pas mal je serais serai capable de... mais déjà sur le 10 mais l'appareil photo il était incroyable moi quand les, mes amis qui des 10 je leur demandais toujours de venir faire des shootings avec moi parce que <rire> ou de, de photographier uh, tiens photographie la bouteille d'eau là oh trop bien j'avoue que ça va mettre du flou derrière alors l'iPhone 11 avait vraiment envie de voir l'objectif que ça donne j'étais aux galeries royales à Bruxelles l'autre jour et j'étais avec un pote on buvait bu un café et à un moment je dis c'est pas l'iPhone X que t'as là l'iPhone 10 ouais pourquoi bah tant donne je vais me faire une photo de profil <rire> voilà. non mais c'est vraiment vrai. ça fait une qualité vraiment professionnelle quoi donc si vous avez envie d'avoir même... des amis vous achetez l'iPhone 11 et... <rire> voilà c'est ça. Il y a même un, un mode studio donc c'est-à-dire qu'ils mettent du noir derrière. Ah oui oui c'est incroyable. Alors ça, ça fait comme si t'étais une. Alors je verrais avec l'iPhone 11 Tu serais si honnêtement gens... toi t'as l'iPhone combien là en ce moment Là j'ai l'iPhone 7, il est éclaté. <rire> oui je vois ça. Euh, et tu serais capable d'acheter le 11 Honnêtement oui. Si j'avais l'argent, parce que là bon je suis aux études, comme j'ai dit bah, tout à l'heure, ça part vite. quoi donc euh, bah, je Surtout que j'ai une voiture à rembourser. Le là. code, nourrir les gens, ivres que tu héberges. Mm -hmm. euh, il ouais, y a beaucoup de choses à gérer hein, quand on est euh, A Namur c'est ça C'est ça. À Namur, bah si vous avez envie de voir Terence vous allez à Namur et là vous le cherchez parce que franchement il est pas facile à trouver et il est toujours parti à droite à tu gauche. T'insigne quoi là que. Euh, bah écoutez, éparpillé. Mouais. 18h20h, c'est Jadul. Vous écoutez le 18h20. En live, merci de nous avoir choisi Jadoul. Je m'appelle Jadoul, il y a Terence dans ce studio. Comment ça va Mais Ça va super, comme dit tout à l'heure, ça n'a pas changé. Et ben, euh, pour les auditeurs qui nous rejoignent, si tu devrais te définir en deux mots, ce serait quoi Alors, euh, évite euh... les trucs salaces, évite les trucs en rapport avec ton hygiène. Euh... Non, je ne comptais pas. Euh, disons euh, éparpillé euh, et euh, Original. Oh, eh, ah ouais, ouais, ça c'est un bon mot, ça original. J'hésitais entre bizarre et original, mais euh, <rire> je me suis dit qu'original, C'est peut être... T'es arrêté, c'est Mais voilà. écoute, on va se concerter hors antenne, euh, et on va peut-être te trouver un nom, un vrai nom qui te correspond. Euh, je ne sais pas encore, on va peut-être si trouver Si, si tu m'avais laissé plus de temps, peut-être que j'aurais trouvé deux, deux caractéristiques qui me caractérisent vraiment bien. Vraiment, tu aurais fait un brainstorm avec tous les gens qu'il y a dans ta tête, et tu aurais <rire> ça aurais fait une réunion. <rire> ok, très bien. On va faire maintenant le ward de la semaine, c'est-à-dire qu'on va décerner est vraiment le prix euh, de, la, de la bêtise, de l'actualité. En fait, on a fait un top 5 des arrêtés les plus loufoques pris par des maires de France. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, imagine, je suis voilà, le maire Jadoule et je décide que dès maintenant, les terrences devaient être chauves. Et donc, voilà, tu aurais dû te raser la tête. Ah ouais Voilà, c'est un, un peu ça l'idée. Euh, alors, il y a quelques jours, un maire vendéen a pris un arrêté obligeant les habitants à être en joie et ce n'est pas le premier élu à faire des textes insolites donc ça veut dire que t'as un arrêté qui te fait bah t'es en joie tu croises quelqu'un qui a une mauvaise humeur dans la rue te <rire> eh mon gros euh, j'ai le papier ici de la mairie qui te dit que tu dois être de bonne humeur donc fais euh, gaffe <rire> en fait, et... vas-y continue non vas-y je t'en prie J'avais lu plusieurs règles comme ça. Je peux en dire, je peux en dire une ou pas Ouais, vas-y. Il y en a une, en fait, c'est en Amérique, je ne sais plus dans quel état, je crois que c'est en Californie. Il est interdit de jouer aux cartes avec des Indiens sur, une, sur des rails de train. Ah oui, il y a tous des trucs un voilà, peu bizarres. En fait, ça, ça date de, du Moyen Âge ouais. ou des de, de, de vieilles époques où, bah, par exemple, il se passait un truc lorsque, par exemple, là, j'imagine, il y a des gens qui se sont fait écraser pendant qu'ils jouaient aux cartes avec des Indiens sur euh, un train et alors, ce n'est pas passé au tribunal, alors ils ont créé une loi pour inculper les gens. En général, c'est souvent comme ça que ça se passe ils On les lois puis en ça a fonction, fonction de... de ouais. et pour après, inculper, en... pour avoir une raison. Quoi. Et, et souvent, après, comme ça que ça 20, 50 ans, 100 ans plus tard, puis, on se rend compte... Mais pour... qui est la personne qui a marqué voilà. ça dans la loi Et puis on <rire> oublie de les supprimer, et puis ça reste, et puis voilà. Il n'y a en, plus personne... Euh, en juillet 2018, pas. le maire de Briolet, en maine et loire a pris quand même l'initiative, pour ses 3000 habitants, d'interdire les moustiques de s'introduire dans la commune... <rire> près les crues en juin qui avaient renforcé leur présence et en fait, il a interpellé tellement d'habitants de Briolet qu'un conseiller m'a dit de me rendre et de prendre un arrêté contre les moustiques, donc c'est-à-dire que le mec il avait un moustique, voilà, écoutez vous ne pouvez pas être là les gars, vous sortez de la maison, vous sortez de la commune Ils enferment les moustiques dans des prisons, il faut commencer. monte Attends, il y a pire, les habitants de Chaland en Vendée, ils ont eu un arrêté contre la pluie et le manque de soleil, donc Il y a quand même un gars qui s'est dit, bon, euh, la grisaille, c'est plus possible. Euh, on va mettre du soleil, hein, parce qu'on aimerait bien quand même profiter du temps. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. incroyable. Et il y a aussi un arrêté interdisant de mourir à son domicile. Figure-toi que le 17 mai 2017, Christophe Deitrich euh, le maire de Langville, en Oise, a, euh, pour sa commune de 5000 habitants, pris un arrêté municipal portant interdiction pour les lègnes. Les Neuvinois, j'écorche sûrement euh, leur, euh, leur habitation, mais bref, ils ne peuvent pas décéder à leur domicile sur le territoire de la commune et c'est une décision ironique Sinon et symbolique. Sinon... Mais c'est comme à l'heure d'aujourd'hui, il euh, y a des règles encore aujourd'hui qu'on respecte, c'est interdit de se suicider sur les rails de train. Ça te quoi Eh oui, c'est interdit de se suicider. Mais merde, sur... ça fout tout le planning ma semaine prochaine en l'air. c'est ça quoi c est c est Sinon quoi, ils nous mettent en prison, on aimerait <rire> <'est inviter>. ça. Eh <rire> ah écoute, euh, comme ça il y aura les trains qui auront environ 6 heures de retard, ça sera un peu rigolo. Euh, bah quoi que il leur faut pas ça quand même pour avoir du retard. Euh... <rire> sinon non, en fait, il y a quand même une vraie raison pourquoi est-ce qu'ils ont interdit de mourir à leur domicile, c'est parce que c'est un village, c'est une commune où il n'y a pas beaucoup de médecins, c'est un désert médical. Et donc mm -hmm. c'est un petit peu compliqué pour la crise sanitaire et tout ça. Donc ils se sont dit, tiens, depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous ne mourrez plus ici. Hein, vous allez dans les hôpitaux, dans la incroyable. région, mais vous n'allez plus là. Bref, il y a des trucs complètement dingues. Par exemple, il y a un arrêté euh, qui est toujours en vigueur depuis 65 ans. En 54, Lucien Lejeune, bon déjà il a un bon nom de, de personne euh, récente. <rire> euh, Lucien Lejeune, maire de Châteauneuf-de-Pape, dans le Vaucluse, a interdit aux ovnis, aux objets volants non identifiés, oh appelé soucoupe volante cigares volantes de survoler ou de stationner au dessus de sa commune et euh, sinon ils auraient confisqué mais... leur engin par la fourrière et euh... oui vraiment et tu sais qu'il y a vraiment même un panneau pour ça ils ont créé un panneau avec une soucoupe volante avec écrit interdit de stationner ah c'est quand même pas. incroyable quoi. ça m'étonne pas mais moi... si, honnêtement si j'étais président ou maire c'est le genre de truc que je ferais bien genre juste pour déconner quoi, tu vois mais tout à fait mais moi ce qui me fait trop marrer c'est quand même bien. il sera pris par la fourrière donc tu vois déjà le mec avec un lasso en train d'essayer d'attraper la soucoupe qui le ramène sur terre et qui, qui est en train de dire est il, est, il est là, écoutez les gars vous me redescendez ça Mais imagine la scène quoi, c'est incroyable allez on continue oh tout Dieu. ça dans Jadoul ça se passe dans un instant Je... Vous écoutez Jadoul, 18h-20h, merci de nous avoir choisis. Vous réagissez à cette émission toujours au même numéro de téléphone. Un petit SMS, il est gratuit. C'est 0488 106 800. Vous envoyez votre message, on lit tout ça en direct. Et on est très content de vous accompagner. On est ensemble jusqu'à 20h. Et maintenant, on passe aux objets insolites. Jadjadou, 18h, 20h, Jadoul, 18h-20h, c'est Jadoul. Et évidemment c'est la séquence de Terence, Donc je te laisse la place, de quoi vas-tu nous parler Voilà, donc c'est parti pour les objets insolites Alors le premier, c'est un chausson Serpierre Un quoi Un chausson serpierre serp J'aurais jamais cru que je mettrais les chaussons dans les objets insolites Oui, Donc c'est des pantoufles Avec euh, le dessous, avec des fibres Tu sais, comme un peu les lavettes qu'on utilise euh, C'est des chaussures les Swiffer voilà. <rire> des cha... voilà, des chaussures Swiffer okay. Je pense que personne les utilise mais ça fait sourire Ouais bah Alors... attends, c'est quand même ouf Parce que ça me fait penser, euh, tu vois, euh, dans dans les grandes familles dans les châteaux quand tu mm -hmm. rentrais et que tu devais marcher sur des patins tu oui, vois oui, oui. <rire> ça me fait penser un peu à ça dans Mickey il y a ça aussi ok les références d'ici tu vois <rire> et ensuite, -ce -ce on a alors on a un t-shirt rembourré de muscles je t'avoue que j'ai hésité à l'acheter Ah bah oh, il faudrait oui <rire> je... ce serait bien qu'on les tous les deux tu sais on oui. prend le même Enfin, ça. Bref. Mais toi t'es déjà casé, moi non, donc moi j'en ai plus besoin, tu vois, donc tu peux le louer pour ça. J'ai regardé en plus, hein. sur Wish il coûte 45 euros. je me suis dit, ouais, 45, bon, 45 euros. euros le t-shirt. Mais c'est ouais. vrai que bon, ça te fait des muscles, quoi. Voilà. Ouais, bah c'est du fake. Ça Après, fait tu mettais, ça fait très faux. Tu mettais 45 euros dans un abonnement, peut-être, c'est peut-être mieux. Euh, tu t'entretiens, tu fais du sport, tout voilà, ça, c'est ça. Alors, euh, ce que j'ai trouvé aussi, c'était une trousse kebab. Alors, celle-là... <rire> Elle fait pas rire en l'entendant Mais quand tu la vois C'est vraiment en fait Comme tu vois le, Ce qu'on qu qu utilise pour enrouler les kebabs ouais. Ça faisait vraiment très très vrai Mais en fait on met des, des stylos dedans Et donc quand tu regardes Tu te dis mais pourquoi t'as un kebab Tu regardes à l'intérieur Tu te dis ah non en fait c'est des stylos Ok pas mal D'accord Alors le dernier Donc c'est un ketchup qui saigne du nez Alors celui-là il est excellent Il y a une tête au-dessus Au-dessus de la bouteille D'accord Une tête okay, du ouais. Et en fait c'est son nez Tu dois plier sur son nez Et ça fait du ketchup <rire> Comme s'il saignait du nez Voilà Et voilà c'était les infos insolites T'as été sponsorisé ou pas pour euh, cette séquence Non, non, non, non. j'ai fait ça, ça tout seul comme un grand Waouh, wow. bah écoute euh, Moi au départ J'ai cru que ça allait être compliqué Mais euh, au final, franchement Tu nous as vendu du rêve, j'ai limite envie de me ruiner Pour acheter toutes ces baby-méliques le... Le, ah le ketchup, il est excellent le ketchup ah Bah franchement je serais ravi de voir ça en vrai Si t'as une photo, je serais ravi de la découvrir Jadjadou 18h20, c'est Jadoul Mais pour Dadjo rien n'est compliqué 18h20, c'est Jadoul en live Et on est très content d'être avec vous partout dans Bruxelles Vous réagissez à l'émission 0488 106 800 Ça vous coûte rien, c'est un SMS gratuit Vous nous envoyez ça, on interagit avec vous Dans quelques instants, on démarre une nouvelle heure de cette émission Plein de conneries, plein de bêtises On va s'amuser ensemble, restez branchés 18h20, c'est Jadoul 19h, merci d'avoir choisi le 106 à Bruxelles. Dans quelques instants, on continue Jadoul. Mais là, tout de suite, on passe aux infos. Bonsoir, bonsoir à tous. Disparition inquiétante à Liège. Jadoul, c'est 30% d'humour, 60% de sympathie et 20% de folie. Euh, attendez, ça ne fait pas 100% ça 18h, 20h, c'est Jadoul. Jadoul avec 10% de mauvaise foi. Merci de nous avoir choisis, on est en live avec vous. Euh, la preuve qu'on est en live, il est 19h05. Voilà, on peut pas tricher. Hein, pourquoi Parce qu'en radio, quand on enregistre, c'est toujours compliqué de caler euh, pile poil à l'heure quand un animateur dit l'heure alors que c'est enregistré. Là, on est vraiment en live et on vous le prouve parce qu'on a tous vos SMS, on embrasse Hassan qui nous écoute. On, on te remercie de nous écouter, j'espère que ce nouveau rendez-vous du samedi soir te plaît. Bon et saluto, et... À toi, ah bah oui, là il y a Terence qui vient de se réveiller, j'aime bien parce que ça fait vraiment le mec bourré au bout du <rire> comptoir. <rire> Non je voulais dire Hassan qui est là, euh, euh, Salut Hassan, ça va <rire> Ferme la porte en rentrant s'il te plaît <rire> C'est trop drôle euh, Voilà, Terrence vous l'avez reconnu qui est là avec sa légendaire euh, présence Et on va voir dans quelques instants le jeu Bruxelles à l'appel, on va se marrer Alors toi qui ne connais pas ce jeu, tu vas le découvrir Et ça va être très sympa En fait, on affronte les auditeurs Donc okay. tu joues et les auditeurs jouent avec toi Et euh, il faut toujours répondre vrai ou faux C'est fortement résumé, donc je n'ai pas super bien compris, mais en mon avis en pratique ça devrait... En arriver. gros, il y a du temps, il y a des questions, et tu dois donner le meilleur de toi. Et euh, franchement, on va se marrer, ça va nous faire du bien. Et ça arrive dans quelques instants, la suite des news de la semaine, le pire de l'actualité va arriver. Tout ça, ça se passe dans le 18h20. Restez branchés. 18h20. Jadoul. C'est Jadoule. C'est Jadoule. 18h-20h Jadoul C'est Jadoule. Merci de nous avoir choisis On vous fait confiance Merci de nous être fidèles Et vous nous faites confiance Et ça Ça n'a pas de prix Tout comme Terence Qui est avec nous dans ce studio Il n'a pas de prix C'est pour ça qu'on ne le paye pas Exactement <rire> Comment ça <rire> Tu vas de... m'acheter l'iPhone 11 je te dis <rire> Ah bah oui là Maintenant ça y est C'est idée fixe euh, iPhone 11 euh, Et ça t'a convaincu ou pas Le débat qu'on a fait euh, Un petit peu Même si euh, Je voulais te dire des trucs aussi Mais bon Dis-nous Vas-y Vite ton... Je sens que, je je trouve trouve que, que tu vraiment, euh, cet iPhone n'est vraiment pas cher pour la petite version. Je comprends pas pourquoi on devrait acheter les autres versions d'ailleurs. Euh, il est un peu... Par contre, il est très laid. <rire> tu le trouves pas beau Je trouve que les 4 appareils photo sont pas esthétiques. Et moi, pour moi, un iPhone, il doit avoir le bouton. Déjà, pour le 10, j'avais eu du mal. Ah ouais, ouais, le bouton. Ouais. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont le rajouter sur les autres. Et il est pas là, quoi. Alors, je sais pas si tu as Netflix. Euh, oui, Netflix, ouais. Euh, moi aussi. Et j'ai maté l'autre jour, parce que j'avais fini toutes les séries que j'étais en train de regarder en ce moment, mm -hmm. et j'ai regardé euh, la série qui pff, retrace le parcours de Donald Trump, de ça son arrive. origine. Ouais, ouais, C'est une série, en fait, comment Donald Trump est passé de agent immobilier mm -hmm. à euh, président des états unis Et ça explique un petit peu tout son, tout son parcours. C'est pas un méchant garçon, de base. C'est juste quelqu'un qui aime bien le pouvoir et bon, il a des opinions. Mais euh, en soi, de base... C'est un fils d'agents immobiliers. Oui, et donc oui, ça, son, son idée. De... Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je parle de Netflix et de Donald Trump. Pourquoi Parce que j'ai regardé la série et je me suis toujours pensé... Enfin, euh, j'ai toujours eu une question qui me venait en tête. Pourquoi il est orange <rire> Pourquoi son teint est orange Et oui. il a répondu à la presse et il a donné quelques explications. Et donc, euh, c'est quand même ouf. Le président des États-Unis explique pourquoi est-ce qu'il est orange. <rire> oui, c'est excellent. Il explique son teint. Alors attention, le président a déclaré lors d'un meeting les gens me demandent quel est le problème avec ces ampoules et bien pour moi la lumière n'est pas bonne parce que j'ai le teint naturellement orange et j'ai toujours eu ce teint orange et ça il faut faire avec c'est résumé mais c'est en gros ce qu'expliquait Donald Trump et il a toujours été orange comme ça bon après euh, la question qu'on se pose c'est pourquoi euh, dès qu'il retire son t-shirt il est plus orange tu vois ben voilà. après le coup euh, bon je sais pas à mon avis il On peut pas dire qu'il dit toujours toute la vérité, qu'il se contredit pas beaucoup. Donc, euh... Après ouais, je sais pas. Il euh, y a plein de parodies qui ont été tellement drôles sur euh, Donald Trump et euh, sa moumoute son, euh, ses cheveux. son truc et tout. Il y a, a Trumpette aussi, un site internet. C'est ce que j'allais dire, j'en ai en parlé. Le site internet, tu appuies sur la trompette et il y a ses cheveux qui... <rire> excellent ce site. Il sert à rien, mais... Mais genre, tu vois, c'est pas des trucs que t'avais avec Barack Obama. Mm -hmm. Barack Obama, on le vantait pas comme ça. Non, Jamais attends, de la vie, on pouvait... On Euh, oui, il y avait un certain respect que là, on n'a plus. Je l'admire beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'on qu a pareil. Par exemple, Macron qui est jeune, eh ben, du fait qu'il soit avant. jeune et du non. fait qu'il y a eu euh, les gilets jaunes et compagnie, ah ben, ça y est, on peut le vanner et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais... C'est le président quand même. Ben... Bah... Tous les présidents français ont été un peu vannés. Regarde, François Hollande, il ouais. se faisait vanné parce que c'était un flanc, ça oui, attends, oui, Sarkozy, euh, c'était euh, sa épaules. manière de parler. Enfin, <rire> euh, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien, personnellement. <rire> ah bah écoute, euh, moi, tu sais ce qui est bien C'est quoi C'est Diavneur et Tuayo qu'on va écouter tout de suite. Super. <rire> 18h-20h, c'est Jadoul. Bienvenue, merci de nous écouter. Jadoule. 18h20 et maintenant on va vous parler de un truc complètement dingue euh, on avait fait déjà un débat euh, pain au chocolat chocolatine voilà hein, dès qu'il y a des gens qui font ça j'ai envie de les gifler oh là là là tu là vois je te jure euh... ouais, non moi je suis plutôt en train de dire euh... ou ouais, alors t'as un mec qui arrive en soirée ou qui arrive tout simplement le matin t'es à 8h du mat dans ta tête t'es en train de te réveiller encore et le mec il arrive avec sa question à la con pain au chocolat ou chocolatine <rire> arrête ah, mais non, tu te dis mais pain au chocolatine comme ça ça ne rembête plus personne ouais, euh, ouais pain au chocolatine, on met tout le monde d'accord non mais tais-toi tais-toi, bon, on s'en fout, fout alors figure-toi qu'il y en a qui ont été beaucoup plus loin dans les délires de prononciation et de tout ça puisque figure-toi que la prononciation du mot persil divise, alors le persil on connaît tous, c'est ce truc, truc vert qui pousse, que tu ouais. peux faire pousser chez Comment toi tu peux l'appeler autrement ah figure-toi qu'il y en a qui le prononcent autrement que persil ils disent ils disent persi. Mais non. Il manque le L. Donc c'est-à-dire qu'en 2017 il y a eu le débat pas au chocolat ou chocolatine. Maintenant il y a sur Twitter euh, mets un like si t'es plutôt Percy ou mets un retweet si t'es plutôt Tim Percil. Tu vois mmh. Et donc ils sont encore en train de faire un débat, mais c'est parce que dans certaines régions, et là je te jure c'est un truc de fou, euh, on a une carte qui nous montre dans quelle région on dit Percy et Persil. Il donc, y a beaucoup plus de gens qui disent Percy que Persil en fait. En Wallonie... Euh, on dit beaucoup plus euh, Persil Parce que c'est une zone verte Mais la zone mauve Nous montre que euh, Dans tout le massif central De la France On dit persil Ouais en Et en donc beaucoup, ça c'est un truc de dingue C'est abusé Mais je suis parti en vacances mmh. Avec des français Et euh, j'étais euh, sur la plage Et par exemple Le mot euh, Essuie mmh. Ils Pas possible ça. Ouais. Non c'est juste serviette Et serviette. donc à chaque mmh. fois que je disais ça <rire> Ils nous disent quoi Le Il y a plein de choses comme ça C'est comme Nous on appelle ça un torchon Ils appellent ça une serpillère C'est pas ouais, possible pour eux C'est pas pareil mais rien que en Wallonie, hein, à Liège, un chewing-gum, ils appellent ça des bonbons. Les bonbons, ils appellent ça des chics. Les chics, ils appellent ça des chiclettes. Enfin euh, bref, les, les, pour nous, les biscuits, pour eux, ils appellent ça des gâteaux. Et, tout est décalé, en fait. Tout est décalé. C'est incroyable. Mais c'est bien parce que quelque part, ça fait la richesse des régions. C'est euh, Et tu peux te dire, bah, tiens, là, je vais dans cette région-là. Ah, bah, je vais découvrir de nouveaux, de nouveaux mots et tout. Et moi, c'est vrai que dans le, dans le sud de la France, j'ai découvert plein de mots, plein d'habitudes, plein de, de qu'ils ont dans leur langage et mais, tout et. après là tu vois même ils sont en France donc c'est normal la, la France est beaucoup plus grande que ouais, quand énorme. tu passes le pays il y a plein de choses mais en Belgique j'aurais pas su qu'en qu allant juste jusque Liège qui est à une heure et demie une ouais. heure et demie de Brice, Bruxelles je crois je oui. sais pas combien de temps c'est euh, d'ici euh, ouais de, de, Bruxelles, de Bruxelles on est quand même sur un bon 40 minutes une heure 40 minutes rien que là ben, voilà ça change quoi ouais. les mots changent c'est incroyable ça change. mais c'est dingue hein. Tu, tu vas à Charleroi aussi ça change beaucoup hein. Mm. Euh, déjà au niveau des accents c'est incroyable rien qu'à Namur j'ai passé une semaine à Namur mais j'attrape j'ai attrapé l'accent c'est incroyable <rire> alors on va retravailler quand même euh, l'imitation mais ah, il oui. y, y a un début non vraiment mais j'ai vraiment attrapé quand je, je parlais à mes parents ils me disaient mais t'as attrapé l'accent <rire> ah bah t'as bien Euh, D'ailleurs, je sais qu'ils ont un petit accent, eux, déjà. C'est vrai De... Oui, oui. Je trouve pas. Ah, moi, j'ai le nez. Moi, les accents, euh, moi, je regarde oui. ça direct. J'en ai un, un gros, moi, déjà. Oui, mmh. t'as un, un petit accent. Alors, il faut savoir que Terence on va faire vite, parce que on est un peu pressé, mais Terence, il fait du rap, on en parle dans un instant. Et même dans tes rap, tu as un accent. Oui. Et, euh, et quand tu parles avec les R, ça s'entend beaucoup. Et donc, euh, voilà, chacun a son accent, et c'est ça qui fait un petit peu notre richesse. Jadoule. On revient dans un instant, vous bougez pas. Jadoul, 18h-20h. Merci de nous avoir choisis en étant live dans tout Bruxelles et on vous remercie de votre confiance. Là, on a parlé il y a deux secondes de Terrence parce qu'il est multifacette. Hein. Et là, il a, il a eu une carrière de danseur, ensuite une carrière de chanteur, ensuite une carrière dans la radio. Et donc, euh, maintenant, il attaque sa carrière de boucher. Et... <rire> non, je plaisante, bien sûr. Alors, euh, rappeur, les gens ne te connaissaient pas sous cet angle-là. Et donc, euh, on a une exclue pour tous nos auditeurs euh, et il faudrait euh, que tu nous le fasses découvrir. Oui. Donc, euh, c'est un tout nouveau son que tu as enregistré euh, là il y a combien de temps euh, Il y a deux semaines il, est, il, il a pas deux semaines sorti Ah et Exclu en f... Voilà, en exclu en fit avec Julien Michel, c'était un finaliste de The Voice OK euh, il, y années, hein, il y a des années de ça et donc voilà, très bien, eh ben, on découvre ce que ça donne, Terence en chantant attention, préambule je n'ai pas écouté le son avant on, on va, va le découvrir tous ensemble et vous allez le découvrir également, vous donnez votre avis 0488 106 800 sur cette musique, vous envoyez un sms c'est gratuit Et on débat de ça juste après. Attention, on écoute. C'est pas mal. Ça, c'est pas trop rap. Non mais j'ai mélangé rock, rap à un moment donné, il y a même un, un solo de guitare électrique, tu peux même euh, avancer si tu veux. Euh oui, bah on est pas à la friterie du coin mais... Euh, je... ouais. <rire> ouais non mais c'est sympa honnêtement. Merci beaucoup, ça un, me fait plaisir. C'est un des trucs que tu as produit je pense en son. C'est un peu plus professionnel déjà, mais je l'ai fait faire avec mon cousin donc, qui est lui beatmaker, producteur, il a ah, toutes les oui, okay. machines pour, il s'y connaît très bien, il veut faire ingénieur son, donc voilà, avec un vrai micro, donc disons que ça fait un peu plus pro quand même que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il est là le, le solo de guitare. C'est guitare ou c'est la vraie guitare qui a été faite euh... Non, en fait, donc, euh, voulu... synthé. Ça s'entend, ça s'entend fort. Non, mais... Mais c'est une question, on sait. Oui, oui, c'est du synthé. Ça s'entend, ça, ça je le sais. Je voulais mettre une... un vrai son de guitare, mais c'est compliqué. Okay. j'ai pas trouvé... C'est pour ça que je, je compte le refaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, d'ailleurs. Okay. Sinon, je l'aurais déjà sorti. Bah, franchement, moi, honnêtement... Compte, euh... Ça s'appelle comment ce son J'ai pas encore trouvé de nom, mais je pense que ça s'appellerait vit comme ça. Ou L'arme à l'œil, mais genre l'arme... Armes, tu vois. Ah, d'accord. Oh là là, il y a de la recherche. Bah franchement, merci de nous avoir donné cet exclu. Merci et peut-être j'arriverai à convaincre les grands dirigeants de cette radio et on le diffusera une fois en entier. Ah, ah ça bah, ça bah écoute, c'est vraiment plaisir. Ah vraiment bah écoute, c'est vraiment j'en touche la partie. Ah, c'est belge, cas. il faut mettre la Belgique à l'honneur à l'antenne. On hein. Ah bah très vachement. Euh, dans quelques instants, on va également avoir la suite de nos séquences. Le Bruxelles à l'appel arrive, on va jouer ensemble, on lit tous vos SMS. Vachement sympa ce sont Terence. Merci beaucoup. Voilà, signez vos messages, hein. Laissez votre prénom au début ou en fin de message qu'on sache qui vous êtes. Car... Euh, on a beau être une grande famille j'ai pas tous vos numéros euh, enregistrés dans le répertoire de la radio <rire> Donc, et pourquoi pas euh, bah, pourquoi pas pourquoi écoute pas euh, je, vous euh, je vous ajoute en contact et je ah vous appelle attends, une fois hein. on fait une émission tous les 7 jours euh, j'ai euh, 6 jours devant moi pour encoder tous les, <rire> les numéros de téléphone exactement <rire> euh, dans la suite on aura également la suite des news de la semaine on va s'amuser et franchement on n'est pas bien l'ensemble mais si on est toujours très bien on est comme ah ouais. une famille Alors oh bah oui évidemment 18h20h. allez Benjamin c'est tout de suite allez oh oui. Alors, chaque jour, évidemment, il y a des journées mondiales un peu bizarres. Alors, Terence, je te laisse deviner quelle est la journée mondiale d'aujourd'hui. Vous écoutez le 18h20. Alors, c'est un petit peu porté sur quelque chose de pas très rigolo, mais je te laisse deviner quand même. Journée mondiale de la mort. Pff, non, mais ça pourrait, mo disons que ça pourrait me concerner. Ah, journée mondiale, mondiale du sommeil. Euh non Journée mondiale je... du non-sommeil justement Ouais, non, euh, non, ouais non. non, non Journée mondiale euh, du euh, je mange rien Non Journée mondiale du euh, de la vieille chanson Je suis un grand mangeur et j'aime bien les nouvelles musiques Il me connaît vraiment mal ce mais garçon C'est pas <rire> vrai t'aimes bien les vieilles chansons Oui j'aime bien les vieilles chansons Mais euh, je suis très éclectique j'écoute ouais. de tout C'est je... bien c'est bien je suis fier Mets de toi Même tes musiques alors pour te dire <rire> J'ai <chanson. rire> euh... euh Non euh, aujourd'hui je... c'est la journée mondiale de l'Alzheimer Ah Et figure-toi qu'ils s'en souviennent pas. <rire> ils ne <le> savent pas. <rire> bonne chance. Euh, J'aime bien faire des vois en direct comme ça pour une oui. fois qu'il y a une bonne van. Euh, non, en fait, c'est incroyable parce que la journée mondiale de l'Alzheimer, tu te rends compte quand même qu'il euh, y a une journée rien que pour ça. Moi, je trouve ça bien. Tant mieux. Bah oui, il faut en parler parce qu'il y a, peu qu y a des journées mondiales de la tartine, je sais pas des trucs de un la science-fiction, des... de la cacahuète. Et euh, figure-toi que là, il euh, y a euh, chez les non-diplômés un délai de 7 ans avant que les premiers troubles de la démence arrivent. Et chez les diplômés, euh, donc j'espère que tu vas aller... Ah je suis précoce ton, alors... Ton, ton je suis précoce, je comprends. Eh <rire> bien, figure-toi qu'il faut 15 ans après euh, ton diplôme pour que les troubles de la démence puissent apparaître si jamais tu es atteint d'un... D'accord, ok. Diplôme euh, secondaire ou euh, universitaire Non, mais disons qu'en en fait, ils ah, expliquent oui, la okay. manière dont ton cerveau a été travaillé. Ouais. Si tu pas été diplômé et que ton cerveau est, disons, un peu moins préparé, magasiné beaucoup d'informations mm -hmm. durant des cours, eh bien... Ton, ton risque de développer Alzheimer prendra 7 ans. C'est ça, ça que ça sert alors. Ok. Et puis... Des lasses, <rire> il va écouter en fait les cours juste parce que... J'ai pas envie d'avoir l'Alzheimer. En fait déjà un peu, j'ai l'impression, c'est incroyable. Ah moi aussi, non mais c'est galère. Tu sais, t'es là, tu te dis... Euh, ah ouais, euh, je m'appelle Bertrand, tu te retournes, tu vas chercher un truc dans ton sac et tu te retournes vers Bertrand et tu te dis... Mais il s'appelle comment <rire> Exactement, c'est ce que je dire, ça fait 3 jours que je suis avec des amis à Namur, là, je traîne toujours avec les mêmes et je sais toujours pas leur prénom, c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est chaud là quand même. Mais vraiment mais Je fais euh, Thomas. C'est Thomas ton prénom Non moi c'est Lucas, rien à voir. Ah, mais, euh, Lucas viens ici. <rire> oh, enchanté monsieur. Ah, <rire> c'est comment ton prénom, j'ai oublié Ouais c'est ça, j'imagine trop. Euh bah voilà, écoute, euh, j'ai envie de dire, quand on a l'Alzheimer on a la liberté de penser. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Non en fait c'est juste qu'on va écouter Florent Panier. <rire> 18h20. Ma liberté de penser, c'est. On est dans live, c'est Jadul, 18h20. Vous écoutez la seule émission qui vous accompagne avec le pire de l'actualité et évidemment le meilleur des chroniqueurs dans cette émission. Euh, Terence, comment ça va Ah, ça me fait plaisir que tu dises le meilleur des chroniqueurs dans cette émission. Oh, Je toujours... veux dire Terence. Bah écoute, est-ce est un signe, est-ce un, est un message que tu dis Il faut, faut dit toujours un peu mentir dans une émission et euh, c'était le moment où il fallait mentir. Jadul. Ouais, Jadul <rire> Mais Jadul, mais qu'est-ce que tu fous Ah ce jadou, mais tu exagères mon vieux. 18h20. On va parler maintenant d'un d'une avancée technologique assez dingue. Alors euh, on a tous connu la 3G, c'est passé à la 4G. Et donc ça c'est ce qui est pour euh, données cellulaires. Ouais. Mais maintenant je vais te parler du Wi-Fi, celui que ah. t'as chez toi et qui te donne internet. Il a plus trop évolué ces dernières années, en tout cas on n'en a pas entendu parler. Figure-toi que grâce à une nouvelle norme, maintenant, on a le Wi-Fi C. Oui, mais le frère de ma copine m'en avait parlé. C'est né en Chine je crois, dans les entreprises, c'est ça C'est ça, et en fait, ils viennent d'officialiser un tout nouveau Wi-Fi 6 qui est déjà actuellement dans nos smartphones qu'on pourra capter euh, et tout ça, et c'est déjà supporté par exemple par les iPhone 11. On y revient. Et en fait, fin de l'année dernière, le projet de la création du Wi-Fi 6 avait déjà été dévoilé, ce qui a permis à certains constructeurs de déjà adapter leur appareil, et dans les prochains mois, certains appareils certifiés devrait se multiplier donc en gros qu'est ce que ça change la euh, vitesse et leur capacité d'augmenter en, en utilisant une modulation d'amplitude et bref en gros c'est pour fournir un avant davantage de données mm -hmm. qui transitent dans l'air en gros ça va très vite et euh, ça va encore plus vite que ce qu'on a connu maintenant honnêtement moi le wifi j'ai toujours trouvé ça assez rapide quand il est bien configuré quand on est bien ça dépend des gens parce que si si ta box internet tapé dans un placard et que toi t'es deux étages le plus haut c'est la salle que... de sport euh, c'est c'est vraiment pas rapide ah c'est oui, la maison c'est ce mec qui va à la salle de sport pour le wifi non <rire> mais euh, mais non quand tu dois regarder des genre par exemple je sais pas un exercice tu sais plus trop comment on le fait genre regarde sur euh, sur ah, l'internet <rire> Et comme ça, je trouve. Ok, très bien. Eh figure-toi que, voilà, c'est le nouveau Wi-Fi qui va arriver. Et euh, c'est une nouvelle norme qui a été officialisée. Je serais ravi de découvrir ça. Euh, il va être en test hein, dans plusieurs zones euh, publiques et tout ça. On va voir si ça va fonctionner. Mm -hmm. Après, ça veut dire qu'il faudra encore qu'on change nos boxes. Il faudra encore qu'on change nos téléphones. Mais téléphone. oui, hein, purée. Pourquoi tout... est-ce qu'ils inventent des trucs utiles Ben, non, dis-je tout pète. Écoute, à un moment, euh, si on retirait toute la technologie du monde et on attendait que ça se développe à fond et après on achète... <rire> Le mec qui veut vivre Complètement en décalage Avec la société Sinon ils ont inventé Un nouveau truc aussi C'est euh, le frigo Je sais pas si tu connais Le, le, le frigo Ouais c'est un truc Où tu mets des trucs dedans Pour que ça refroidisse Et ça les garde au frais Tu connais ou pas Cette technologie là euh, Non Tu peux me montrer Un jour à quoi ça ressemble Je te montrerai 18h, 20h C'est Jadoul, Jadoul. JP Cooper tout de suite Vous écoutez le 18h, 20h, merci de nous avoir choisis On est en live et on va vous accompagner Jusqu'à 20h, on est ensemble On va jouer dans quelques instants à Bruxelles à l'appel Avec Terrence, est-ce que tu es chaud est-ce que tu es prêt Je suis là Ah bah alors c'est très bien, voir de la motivation comme ça, ça change On se retrouve dans un instant juste après la petite pause On joue à Bruxelles à l'appel dans Jadoul. Jadoul 18h, 20h, c'est Jadoul Vous écoutez le 18h, 20h Et il est l'heure de jouer dans cette émission On a notre Bruxelles à l'appel Alors le principe est assez simple On va te poser 5 questions D'accord. Le principe c'est quand même d'avoir des points okay. euh, Et de donner le meilleur de toi Alors euh, On va essayer que la marge d'erreur Soit la moins grande possible Donc si tu on peux nous essayer. faire un sans faute Moi ça m'arrangerait Sans faute, c'est beaucoup de fautes ça quand même <rire> Alors évidemment le sens de l'humour est là. Oh. Euh, évidemment euh, le principe euh, alors il n'y a rien à gagner mais il y a tout à perdre. En gros, à chaque mauvaise réponse on divise ton salaire par deux. Non. <rire> je déconne. Purée tu m'as fait trop peur. <rire> Surtout que j'étais déjà à zéro, je me suis dit mince, zéro divisé par deux, <rire> ça fait vraiment rien du tout quoi. <rire> Excusez-moi, j'ai beaucoup ri. Euh, alors va, alors premier sujet, ça va, c'est cool. On parle de la Belgique. Дякую. Belgique, tu devrais connaître. Euh, alors, voici la question. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont lancé un grand nombre de missiles V1 et V2 sur Anvers. Vrai ou faux Vrai. Tu dirais vrai Oui. Non, part... pas à Liège, Trop tard, c'était validé. C est... C est... Et c'est une bonne réponse. Tu étais dire quoi Je pensais que c'était à Liège, j'avais entendu ça, mais ok, c'était à Liège. À Liège, peut-être aussi, mais là c'était un, euh... un sujet très gay. <rire> c'est gay, on va parler de la Belgique. Alors les Allemands, ils ont balancé des bombes. On reste dans un sujet qui... Te correspond, on va parler des ours euh, vivant dans l'hémisphère sud, l'ours à lunettes hiberne de mai à septembre. Vrai ou faux euh, Vrai Vrai Tu dirais vrai T'as compris la question je... Oui oui il hiberne, il hiberne de mai à septembre Mais je me dis Chez nous c'est l'été Il se peut peut-être Que là-bas ce soit l'hiver Je dirais vrai eh Figure-toi que c'est faux ah. euh, Déjà un mauvais point Notre Russie du met En foie rose A noter le mauvais point euh... Alors par contre Cette voix euh... Je peux me permettre De lui dire un mot Dis-lui vas-y Tu te casses Voilà, c'est bon, j'ai dit, voilà, oh, c'est oh. tranquille. <rire> euh, non, euh, c'est une mauvaise réponse. Figure-toi que contrairement à la plupart des espèces, euh, d'ours dont le métabolisme ralentit grandement pendant une certaine période chaque année, l'ours à lui être, reste actif toute la saison. Ah bah, bah, voilà, Je te disais bon bien savoir. que c'était des bonhommes. Est-ce que t'es bon en histoire Euh ça va, je, je me débrouille on va dire. Ouais, euh. Mmh. Léonard de Vinci, oui, je vois. Ça, te, ça te parle bah, Bien sûr. OK Qui est Léonard de Vinci mais C'était un peintre, enfin c'était une personne Il n'a pas que peint C'était quelqu'un de très intelligent C'était lui qui avait mis l'homme dans un cercle ouais. qui avait Ok voilà. c'est bon On va, on va c'est bon, il a de la culture euh, Tu nous as fait peur à un moment Alors la scène, tu vois le tableau la scène euh, Non par contre La pardon. scène, C-E accent grave N-E, la scène avec En fait euh, c'est euh, un dieu avec tous les Apôtres autour, tu vois, ah, vois c'est cette scène là ouais, okay. Et eh bien euh, ça représente le Dernier repas de Jésus-Christ Après oui. euh, qu'il a pris avec ses douze disciples Est-ce que c'est vrai ou vrai. faux Est-ce que c'est est ce vrai. tableau Oui, c'est vrai Tu dirais vrai Oui Bonne réponse Avant-dernière question J'espère pour toi que ça va aller. Est-ce que t'es bon en orthographe Oui, je pense. Ok, très très bien. bien. Oh. Tu le vois par message. Ah ouais, <rire> euh, ma fille, qu'on va parler français, mais français québécois. Les expressions québécoises. Vraiment, vrai, sourd. Vrai, Accrocher ses patins, c'est prendre sa retraite. Vraiment, sa retraite. Euh, je dirais vraiment que c'est faux. C'est faux Mais mauvaise réponse figure-toi que Le hockey est le sport le plus populaire au Canada Et de nombreuses expressions québécoises y font allusion L'expression accrocher ses patins signifie Prendre sa retraite Moi ça je le savais c'était juste pour, parce que j'avais plus facile de dire faux en québécois Ça nous vrai. fait combien de mauvais points 2, 3 2, ok bon. <rire> Heureusement qu'on a des témoins dans ce studio euh, Dernière catégorie Merci, Tout bon. se joue là-dessus On va parler sport Quelque chose que tu ne connais pas euh, Effectivement. On va parler Jeux Olympiques D'accord. Tu suis les Jeux Olympiques Non, je m'en fous Figure-toi que euh, les Jeux C'était durant les Jeux de 1900 Des centaines de pigeons sont morts Lors des compétitions de tir Vrai ou faux Non, faux Tu dirais pas... faux Arrête de me faire cette tête là, <rire> tu vas me faire hésiter Non, ça c'est pas juste par contre, on n'a pas fait, Pour vous dire la scène, je le regarde droit dans les yeux je dis Tu dirais faux <rire> Mais c'est pas... Non, c'est typiquement le genre de conneries que tu pourrais écrire pour faire Non, c'est faux. Tu dirais faux et bien figure-toi que la réponse c'est vrai. Des pigeons vivants ont fait partie de la compétition des Jeux olympiques de Paris en 1900 et des centaines de ah, pigeons mais sont tombés le euh, sous les balles des tireurs et les cibles euh, voilà et donc euh, bref, les pigeons sont un peu décédés. Fallait le dire que c'était à Paris. Il y a là-bas. Bah il y, y a que ça. Il y a partout des pigeons. Mais oui, mais à Paris c'est incroyable. À tu Paris, c'était Paris, je me serais dit <rire> Bref, Terence, trop mauvaise réponse. Tu ne sors pas l'honneur de cette radio. 5 jours de toi, la coup. dernière. 18h20. Non mais attends, et tu te prétends représenter cette émission. Tu nous fais trois fautes. C'est ta faute. C'est ma la faute dernière, c'est ta faute. Ah et celle d'avant, c'est ta faute. -ce la première, que... c'est ma faute. <rire> Il pas je je n'assume que deux tiers de mes fautes. Finalement, la mauvaise foi, ce n'est peut-être pas moi. <rire> euh, alors, si je te mets Félix Dine et Calous Scott, ça te sauve un petit peu ton humeur. Allez, vas-y. Ah. 18h-20h, c'est Jadoul. Et figure-toi que je suis en train de me balader sur Twitter. En ce moment, je regarde un peu les tendances, je regarde ce qui est en train de se faire, là, et tout. Et franchement, c'est plutôt calme, c'est le retour de danse avec les stars. Voilà. Hein euh... Ça me, ça me fait rien clairement c'est ce que j'allais dire je, je m'en fous il y a aussi le hashtag gilet jaune qui revient en force avec euh, 98 000 tweets il euh, y a Harry Potter aussi en top tweet et Thomas Cook voilà bon, d'accord je... non Thomas Cook oui c'est l'agence ouais, j'avais rien compris moi <rire> euh, Thomas Cook l'agence de voyage Bah voilà ça c'est les tendances belges qu'il y a en ce moment il y a aussi euh, le match de foot hein, euh, en ce moment c'est un match de foot qui oppose qui euh... C'est les initiales, je ne comprends pas en fait. Les initiales, c'est OMM HSC. C'est quel... Ah oui, l'équipe de l'OM Olympique de Marseille, qui est face à... Face à... Je suis le seul mec qui comprend rien au match de foot. On voit que je ne pas... Non, mais moi non, plus, non, on dirait juste une URL en fait. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ben voilà J'y comprends rien oh, C'est incroyable Et c'est quoi un frigo <rire> C'est vraiment ça S'il on a qui savent Quel est le match de foot Qui est en train de se jouer en ce moment Envoyez-nous un petit SMS 0488 106 800 On lit tout en live Et le SMS est gratuit On sera ravis de lire tout ça en live Terence, oui. euh, Quoi de te prévu dans la semaine qui arrive là Ben ça change pas Je vais à l'école Ah ben, euh, ben ouais L'université maintenant ah, monsieur On, on, on, on, on peut lire ça Alors, Samedi prochain On m'installe le wi -Fi. Le Wi-Fi Le Wi-Fi faille dans, dans mon appartement. Le wifi. Ça en fait des fils. Euh... <rire> Pardon. Demain, journée mondiale sans voiture. Ça tombe bien, on n'a pas le permis. Euh, et figurez-vous que la SNCB a mis en place des tarifs réduits pour la journée mondiale sans voiture. Et c'est génial parce que je me suis renseigné. Et pour moi, ça me coûte plus cher d'acheter un billet à tarif réduit pour la journée mondiale de, sans voiture. Plutôt que de continuer à utiliser mon abonnement, tu vois. D'accord, ok. C'est con. C'est con, quand, ça. C'est demain, journée oh, mondiale demain. sans voiture. Ouais, ouais, ouais. Et donc, donc, gratuit. Non, pas gratuit, disons que c'est moins cher. О! Oh disons que c'est moins cher c'est à dire et, et bah, tu, tu sais pas combien c'est plus ou moins euh, non c'est 6 6€ je pense un truc comme ça. c'était déjà c'était je jusqu'en oui, présent oui pour les GOPAS de moins de 26 ans oui mais en attendant là euh, pour, les, pour, pour tout le monde ça va être 6 6€ donc euh, même le mec qui paye 40 40€ normalement son aller-retour à Bruxelles bah là euh, il devra beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, casqué euh, pour euh, payer son billet bah voilà on a passé une belle émission sans menant c'était génial c'était court ça m'a fait sympa. plaisir de revenir là, ça faisait longtemps puisque j'étais plus revenu ça faisait longtemps et c'est peut-être la première fois que vous avons entendu euh, Terence à Bruxelles dans cette émission et ben voilà je suis très content de vouloir... Je suis vraiment voyant. Ça faisait longtemps vraiment euh, j'ai revu l'équipe, ça a fait du bien. Oh Le oh studio, les petits micros, les petits casques Oh ben écoute on va faire un petit câlin à la fin oh de l'émission. Oh, oh on lui a manqué. C'est parti en voie de Marge Simpson. Oh oh mais, mais de toute ouais. façon tout ce que tu fais en paire de voix finit en personnage de Simpson. Ouais c'est... <rire> à un moment on se demande même comment tu fais. Bref on se retrouve la semaine prochaine en très grande forme. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve euh, bah, dans moins de 7 jours. Là ça y est Le Cotarbourg est lancé. Allez. Samedi, on revient à 18h. Merci de nous avoir écoutés.